Passer, toujours plié en deux, sous le poids d'un fagot, mais plus souvent de deux. On la voyait passer, le matin et le soir, les cheveux bien tirés, toujours vêtus de noir. Mais j'entendais ma mère Du fond de la cuisine Crier, crier, crier Bonjour, bonjour Justine Elle habitait là-bas La plus vieille maison Celle qui se confond Au bleu de l'horizon Chez elle, comme dans un château fort, tel le conte, je comme on conte Bonjour, bonjour Justine Un matin dans la rue, on ne l'entendit pas Mais quelques jours plus tard, on a sonné le glas Elle était morte seule à 90 ans On meurt seul à cet âge, même est d'enfants Féroze, je n'avais plus ma mère au fond de la cuisine Et c'est moi qui criais Adieu, adieu Justine